D'abord, j'ai pensé que ça allait passer tout seul Mais ça n'a pas passé D'abord, il faisait des efforts Pour sauver au moins les apparences Mais bientôt, il n'ont fait aucun effort C'est vrai, il s'en fichait, il s'affichait Dans tous les endroits où l'on nous connaît Comme s'il le faisait exprès Faut vous dire... Ces choses-là, on ne s'y attend pas Ça n'arrive qu'aux autres Et puis un jour, voilà Cette histoire, c'est la vôtre D'abord, il rentrait de plus en plus tard Et puis il n'est plus du tout rentré D'abord il semblait gêné quand il voyait parfois le mal qu'il me faisait Alors il disait qu'il fallait patienter qu'un jour tout cela finirait Qu'il me reviendrait et puis qu'on aurait toute la vie pour oublier Faut vous dire ces choses Cette histoire, c'est la vôtre D'abord j'ai cherché à faire Ce qu'il faisait à le rendre jaloux c'était Bien sûr pour tenter de le récupérer Mais lui, bien sûr il s'en foutait Vingt fois j'ai changé de façon de m'habiller De manière de me coiffer Voyait rien, c'est elle qu'il voyait, c'est avec elle qu'il était. Longtemps j'ai lutté, et puis j'ai accepté de lui Rendre sa liberté. Il semblait pressé d'aller la retrouver, je crois même qu'il souriait. Moi je me voyais dans la glace où j'étais, sous des lettres mêlées à pleurer. Et puis tout à coup, Mes longues je ne sais plus j'ai